Ça va? Ok, fait que, euh, on avait dit que pour l'été, on, on sort, on, on sort d'Apocalypse et qu'on on parlerait un petit peu de, euh, du travail inter-église et en euh, même temps du royaume de Dieu. On dirait que pour le moment, le Seigneur nous concentre sur le royaume de Dieu, on se concentrer là-dessus, puis euh, on verra comment il va diriger pour euh, l'inter-église. Euh, en fait, l'inter-Église, c'est entre les saints. Fait que dans le fond, si on se concentre sur le Royaume de Dieu, on devrait couvrir toutes les âmes. Ouais. Ok. Fait que depuis que on étudie le livre de la révélation de Dieu à Jésus-Christ pour son Église, c'est-à-dire à nous les saints, on est amené à comprendre que Dieu, en fait, veut nous révéler la pleine royauté de Jésus-Christ, puis qui veut aussi nous révéler. Ou en fait, il le fait nous révèle aussi sa puissance. La puissance du règne de Christ, le règne passé, le règne présent et le règne à venir. Puis bien qu'on espère euh, le règne à venir, euh, on doit quand même euh, considérer le règne présent et euh, être prêt euh, à vivre ce que le Seigneur nous demande de vivre, peu importe ce qui va se passer. Donc le but de la révélation pour le Seigneur, par le Seigneur, c'est vraiment de nous exhorter à vivre pleinement, présentement, le royaume de Dieu ici pendant qu'on est ici. Son royaume, c'est nous, les saints, et on fait tous partie du royaume de Dieu. On a tendance à penser au futur, on a tendance à penser que c'est quelque chose qui va venir, puis que c'est une gloire indéfinie pour le moment, mais non. Quand on lit Apocalypse, on voit que c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, et c'est nous, le royaume de Christ. Et au travers de nous, il veut faire connaître son royaume aux autres. Euh, il veut que son royaume soit visible, il veut qu'il soit visible par nous. 1 Pierre 2,9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, c'est nous, nous sommes le royaume de Dieu, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son innumérable lumière. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. » fait qu'on euh, est un royaume, Pas pour être gardé quelque part, caché des hommes, pour réserver pour un temps particulier, mais pour être mis en évidence devant les hommes, pour que les hommes voient le royaume de Dieu et disent hey, « Amen, Dieu existe ». Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ensemble des paraboles, une série de paraboles qui euh, visent à expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Ah, cest une place précise? cest quelque chose de précis? Puis comment on peut reconnaître? Fait on va regarder dans Marc au chapitre 4. Et quand je l'ai regardé la première fois, j'avais une parabole en tête, euh, dans le chapitre 4, mais en lisant avant et après, je me suis rendu compte que la série de paraboles ne peuvent pas être prises indépendamment l'une de l'autre, elles doivent être prises toutes ensemble dans un package. Le Seigneur est en train d'enseigner quelque chose, et il le fait par petits morceaux, et il l'explique au fur et à mesure. Donc, je ne peux pas prendre une parabole, puis la sortir de là, puis faire dire n'importe quoi. Il faut que je la prenne dans un contexte précis, celui-là que le Seigneur nous a donné. Hum, et on va commencer avec euh, l'introduction de, de Marc au chapitre 4. Et je vous répète, il y a, je pense c'est cinq paraboles, l'une après l'autre, et les cinq euh, vont ensemble. Alors, on commence par dire, moi je suis dans la Louis II. Hein, je ne sais pas si c'est si la Louis II. <coughs> Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole et il leur dit dans son enseignement, écoutez. Je sais pas si vous avez votre Bible devant vous, là ou à l'écran. Écoutez, il y a un point après, écoutez. Mais ça ne veut pas dire... S'il vous plaît, portez attention. Écoutez, là, c'est écouter. C'est un verbe directif. Écoutez. Tout ce que je vais dire, là, ça vaut la peine de le considérer. Alors, on va écouter le, le premier bout. Un semence sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba dans, le long du chemin. Les oiseaux verts et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montantes et l'eutoufa, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. C'est une première parabole, et il va y en avoir d'autres après. Mais il dit ici, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Seigneur a choisi à qui il veut expliquer et pour les autres, ils ne peuvent pas comprendre. C'est le Seigneur qui décide. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Les autres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu n'ont pas d'oreilles pour entendre. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu ont des oreilles pour entendre. Alors quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ça, les oreilles, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'as pas d'oreille. Est-ce que ça va? Des fois, on parle à des gens qui n'ont pas d'oreille. Bon, alors il leur dit, c'est-à-dire, ce que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Il arrête là. Et on va être un peu plus loin. Lorsqu'il fut en particulier, ça veut dire à part, seul avec eux autres. Ceux qui l'entouraient, avec les douze, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on veut parler, et c'est de ça que le Seigneur nous parle. Toutes les paraboles qui sont dans Marc chapitre 4 nous parlent du royaume de Dieu. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles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 ceux qui peuvent pas comprendre sont dedans donc ils sont dehors de quoi du royaume ils sont pas et s'ils sont dehors du royaume ils sont pas dedans bon, mais nous qui ont des oreilles pour entendre on est où dedans on est dedans le royaume donc si on n'est pas dehors on est dedans les disciples sont dedans dedans quoi dans le royaume en fait le royaume de Dieu on l'a vu plusieurs fois là C'est en Jésus-Christ. Être dedans, là, en dehors, c'est en dehors de. Dedans, c'est dedans, le royaume. Dedans, le royaume, c'est en Jésus-Christ. Il y a plein de versets. Je vais juste les lire rapidement, OK? Je ne veux même pas les... Je ne sais pas si ils un l'écran, mais juste les lire vite. Colossiens 1,16. « Car en lui, Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Tout est en Christ. Colossien 2, 2.9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. On est qui, nous Est-ce qu'on est le corps de Christ OK. Ici, on fait référence à la personne de Christ. Mais car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ephésiens 1.4. En lui. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui, en Lui. En Lui nous avons un 7. En Lui nous avons la rédemption par Son sang, la rémission des péchés selon la richesse de Sa grâce. Un 11. En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de Sa volonté. Un 13. En Lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et l'Évangile de votre salut « En lui, vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui vous avait été promis. » 2:21 En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève, » on parle du corps de Christ, on parle de l'Église, « s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Verset 22. « En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. » C'est en lui que ça se passe. Un Jean chapitre 3 verset 24 Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. 4.13 Nous connaissons que nous demeurerons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son Esprit. Le, le nous est collectif. 4.15 Celui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. 4.16 Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jean 10 jean 5, 10, 1 Jean 5.10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Et j'en ai enlevé plein de versets avec le « en lui ».« En lui », c'est « en lui le royaume ». Nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes en lui. Nous sommes dedans le royaume. Les autres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont en dehors du royaume. Est-ce que ça va Alors, si on l'a reçu, il est en nous, et nous sommes en lui. Et si nous sommes en lui, alors nous sommes dans son royaume, et son royaume est en nous. Alors, si on revient à la parabole, au verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Si vous ne la comprenez pas, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Quelle parabole? Toutes celles qui suivent, Parce qu'il va en amener d'autres. Enfin, vu que vous ne comprenez pas celle-là, vous vous posez la question. OK, je vais vous répondre. Comment est-ce que Jésus a su Qui ils ne savaient pas. Parce que les disciples, ils ont posé la question. On est qui, nous? OK. Quand on lit la parole, puis on ne la comprend pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va répondre. Un disciple va naturellement interroger son maître. C'est ça qu'ils ont fait. Lorsqu'il fut en particulier, ça veut dire tout seul avec eux autres, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent avec joie et avec, euh, sur les paraboles. Et Jésus qui. M, ses disciples, répond. Okay, le Seigneur, il veut nous enseigner. Il veut enseigner exclusivement à ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont du dehors, tout se passe en parabole parce que je ne veux pas qu'ils comprennent. Mais pour vous, je veux que vous compreniez. Si on va au verset 33 et 34. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Et il leur parlait point sans parabole, mais en particulier, quand il était à part avec eux autres, il expliquait tout à ses disciples. Tout le temps. Fait que la parabole, là, on peut la prêcher, l'annoncer, la mettre dans les livres, en parler à la télévision, à la radio, peu importe, la parole de Dieu. Mais si un enfant de Dieu veut comprendre, Il faut qu'il s'approche du Seigneur, puis qu'il demande de lui expliquer. Et Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire en particulier? Il va y répondre. Mais si je n'étudie l'étudie pas la parole de Dieu, j'apprendrai rien. Alors, si on lit la parabole, l'explication, à partir du verset 14. Jésus dit au verset 13, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Bon, alors, c'est pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Alors, il explique, verset 14. Le sommeur sème la parole. Les uns sont, sont, sont le long du chemin où la parabole, la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux, même en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation et une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Je là. Ça, c'est l'explication de la parabole d'avant. Si je la regarde en disant, OK, je me sers de ça comme système de barème pour évaluer les gens à qui je parle puis comment ils réagissent, je peux dire, ah, lui, là, il était comme sur la route, sur le bord du chemin, peu importe. Mais si je la regarde comme un enfant de Dieu qui essaie de saisir ce que Dieu veut dire, parce que de toute façon, les, ceux qui sont dehors ne comprennent pas et ne comprendront pas, donc c'est pour nous, qu'est-ce que je peux en retirer, moi, de cette parabole-là, morceau par morceau? Si je le relis, est-ce que je ne verrais pas que la première... C'est que ce que cela me dit, c'est de garder précieusement la parole reçue. Quand tu entends quelque chose, néglige-le pas. Tu l'entends. OK, c'est le fan. Dimanche matin, j'ai entendu quelque chose. C'est intéressant. Deux jours plus tard, je me demande qu'est-ce qu'il a parlé dimanche matin. Je ne sais pas. Bien, c'est perdu. Tu -ce me suivis? Bien, on est deux frères, deux sœurs, un frère une sœur, peu importe, on est un couple, on dit la parole ensemble, on la regarde, on lit quelque chose, wow, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait avec après? Si on ne fait rien avec après, c'est pas mieux que le non-croyant qui est celui du dehors, qui l'a entendu puis qui ne fait rien avec. C'est pareil. Gardez précieusement la parole reçue. Si on continue, l'autre. Persévérer malgré les persécutions, les tribulations, peu importe ce qui va arriver. « Je garde le cap parce que j'ai cru en celui qui annonce la vérité. » Troisième, « Cherchez les choses de Dieu et non celles du monde. » Si vous lisez la, la, la parabole, l'explication, c'est exactement ça. « Chercher les choses de Dieu et pas celles du monde. » Parce que si je suis poigné avec les choses du monde, mon horaire, mes responsabilités, puis que je néglige la parole de Dieu, je, ça ne donne absolument rien. Je dois premièrement chercher le royaume de Dieu et toutes les autres choses vont être données par-dessus, c'est ça. Et la dernière partie, ce qu'on a la misère aussi avec, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 60, 30, 60 et 100 pour un. S'investir dans le royaume afin de porter du fruit de façon croissante, pas rester stagnant. Pas m'asseoir sur mon salut. Pas penser que tout est acquis maintenant et que je n'ai rien à faire. Non, si je retourne dans ce qu'on a lu au début, hein, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Comment ils vont le voir, le monde, le royaume de Dieu, si nous, on reste assis sur notre salut et qu'on on se cache quelque part? Ça va? Puis là, on prend ça, ils continuent avec une autre parabole. N'arrête pas là. Bon, maintenant, je vous l'ai expliqué, On continue. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entend. » Maintenant, on a compris que les, ceux du dehors n'entendent pas. C'est pour ceux qui sont du dedans, parce que vous entendez ce que le Seigneur est en train de dire. Je pense que ce que le Seigneur veut dire ici, que c'est qu'est-ce qu'on apprend de lui. Ça doit être évident. Pas oh, quelque chose de personnel, oui, hein, mais, que, mais que je garde pour moi-même puis que personne ne va jamais en profiter autour de moi. J'apprends un morceau de vérité, mais je le garde pour moi parce que je suis gêné, je ne sais pas comment l'expliquer aux autres. J'ai peur d'être pointé du doigt, être euh, peu importe quoi. Non, quand on, on découvre la vérité, puis remarquez les nouveaux croyants comment ils sont allés, qu'est-ce qui se passe après L'énergie, la, la, la, la flamme baisse parce qu'on s'est fait rentrer dedans une coupe de fois, parce qu'on s'est fait pointer du doigt, parce qu'on s'est fait rejeter par notre famille ou peu importe quoi. On arrête d'en parler. On arrête. De, on va même concéder dans certaines situations. On va faire des compromis. Pourquoi Parce que le Seigneur nous dit ici de pas faire ça. Ce qu'on a appris, de le rendre évident dans nos vies, tellement évident que c'est évident pour tout le monde autour, peu importe ce qui va arriver. Est-ce que ça ne retourne pas avec garder précieusement la parole reçue, persévérer malgré les persécutions, chercher les choses de Dieu et non celles du monde, puis s'investir, le rendre évident, pas le cacher? 2 Timothée 2, 22. « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce n'est pas quelque chose que tu reçois juste pour toi. C'est quelque chose qui doit porter du fruit. Mais pour ça, porter du fruit, il faut que tu le mettes en lumière. Il faut que ça soit évident, que ça soit évident dans nos vies. Et que si ça veut dire, je dois chercher à comprendre la parole de Dieu, à saisir pour moi dans ma vie, nous ensemble, la saisir pour nous dans l'église. Puis quand on l'a saisi, on le met en pratique, même si on se fait pointer du doigt, même si peu importe quoi. Est-ce que ça va? C'est ça le royaume de Dieu. C'est nous. Mais Jésus est le roi. Et un roi a des règles. Un roi a des principes. Un roi a des attentes. Un roi veut être servi. Un roi, il veut mettre en évidence son royaume. Un roi veut être reconnu. Sa gloire est dans son royaume. Si son royaume est caché, si ses serviteurs, son peuple, ne connaît ne pas ses règles, s'en fout de son royaume, ben, un royaume n'a pas grand-chose. Pour ce sujet-là dans Hébreu 5. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait parlé de la paresse spirituelle. Hébreu 5. Je vais juste vous le lire, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, parce qu'il parle juste avant de la royauté de Christ. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ce que on est interpellé. On reçoit quelque chose, on reçoit une vérité. Ce n'est pas pour qu'elle soit cachée, c'est pas pour qu'elle soit enterrée, c'est pour qu'elle soit mise en évidence. En évidence où? Dans le royaume. Le royaume, c'est qui? C'est nous. Donc, dans ma vie, dans nos vies, il faut que ce soit évident. Tellement évident, là, que ça dérange autour de nous. Fait en tant qu'enfant de Dieu, en tant que saint, en tant que concitoyen de la maison de Dieu, on est exhorté par Dieu lui-même à chercher à comprendre de mieux en mieux la parole de Dieu, pour la mettre en pratique dans chacune de nos vies. Il continue au verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Vous voyez qu'on a le même sujet. « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, La semence et et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Qu'est-ce que ça dit? Dieu est toujours à l'heure. Qu'est-ce que ça dit pour nous? La paix dans quoi? Que je pourrais être... Ok, je pourrais avoir la paix, la paix d'être un enfant de Dieu. J'ai cru au Seigneur Jésus et euh, je suis heureux de mon affaire, mais tout le monde autour de moi ne reconnaît pas Dieu comme Seigneur. Donc, je vois vivre ma petite vie paisible quelque part puis je ne personne. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? C'est de quoi on parle? Ok, donc la paix dans l'œuvre qu'on fait. La paix, ça apporte quoi? La paix, c'est relié à quoi? La paix, ça fait partie du fruit. C'est relié à quoi? ça va m'amener à la patience, la maîtrise de moi, la bonté, la bienveillance, l'amour, etc. Hein? Fait Ici, ce, qu ce qu'il est en train de nous dire, le royaume de Dieu, c'est comme un homme qui jette la semence en terre. Okay? Il va, qui dort ou qui veille, nuit et jour, peu importe ce que tu fais, si tu fais ce que le Seigneur te demande, c'est-tu toi qui fais pousser la graine? C'est qui? Dieu. Alors, si ça prend 50 ans à quelqu'un À saisir, je vais prendre, je vais voir Huguette, comment ça fait tant que Huguette est, est, est née de nouveau, puis que ça y a pris à, à, à arriver à se faire baptiser. Peu importe le temps que ça prend, Dieu accomplit son œuvre, puis Dieu donne la victoire à Huguette. Peu importe les efforts dans la vie de François, quand que Réjeanne et des gens qui investissent beaucoup de temps, peu importe ce qu'ils vivent, C'est pas dire que c'est négligé. Est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que c'est lui qui dirige? Oui. Peu importe ce qui se passe avec nos enfants, peu importe avec ceux avec qui on répète les l'Évangile, avec qui on travaille, puis pour une raison ou pour une autre, on dirait que ça ne rentre pas. C'est pas nous qui faisons pousser la graine. c'est pas nous qui faisons la bonne terre ou la rocaille ou autre chose. C'est le Seigneur qui le fait. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est d'être patient dans le travail que Christ fait dans son royaume. C'est lui le roi, c'est son royaume. Est-ce que c'est vrai? Et euh, un Corinthien, on l'avait vu ensemble, un Corinthien 3, il y a une petite chicane à, à Corinthe, là, à savoir c'est qui qui est le, le bon, c'est-tu Apollos, c'est-tu Cephas, c'est-tu Paul, c'est-tu Jésus-Christ? Alors, dans la lettre que Paul envoie, il est dit, « Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Chacun d'eux, Paul, Cephas, Apollos, chacun. » Dieu leur a donné quelque chose et ils l'ont transféré. Et Paul dit J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Parce qu'on fait nous, les enfants du royaume. Si on fait ce que Dieu nous demande, c'est tout ce qu'on en fait. Tout le reste, ne relève pas de nous. C'est la parabole ici. Donc, le Seigneur nous demande de reconnaître qu on est ses enfants, on est dans son royaume, son royaume est présent. Ce Il nous demande, c'est ce qu'il nous enseigne, de le faire fructifier, de nous accrocher à sa parole, de ne pas le cacher, de le rendre évident aux yeux de tous. En même temps, d'être patient dans le travail qu'on fait, On continue. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Et là, il dit, il est semblable à un grain de Sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. De quoi il parle? Sur le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit du royaume de Dieu? Il va aller en croissant. Juste avant, il nous dit d'être patient. C'est lui qui fait le travail. Mais il nous explique qu'est-ce qui va se passer. Il y a comme une promesse là-dedans qu'il va arriver quelque chose de grandiose. C'est ça? Fait que... Le Seigneur, il parle de trois choses. Peut-être qu'il parle de la propagation de l'Évangile. Peut-être qu'il parle de l'Église grandissante. Peut-être qu'il parle de l'effet de la parole dans chacune de nos vies. S'il parlait de l'Évangile, l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. S'il parlait de l'Évangile, ce serait parce que l'Évangile, ça annonce la lumière éternelle qui donne la vie, ça pointe vers le royaume de Dieu, ça indique le chemin à suivre, ça montre qui se qualifie et comment faire pour se qualifier. Puis aussi, pour ceux qui se sont qualifiés, qui ont reçu la vérité, la lumière, bien, ça leur donne l'assurance. Ça, c'est l'Évangile. Et l'Évangile va se propager sur toute la terre. S'il parle de l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Si j'ai l'Église de Jésus-Christ, c'est parce que Christ est présent, parce que Christ il règne comme roi, parce que si Christ est présent, Ça retourne aussi cette église qu'on a vue avant. Là. Si Christ n'est pas présent, ou même s'il est présent, on en parle, mais qu'il ne règne pas dans le sens que ce pas ses lois qu'on suit, on n'est pas obéissant. Okay? Si c'est l'église de Jésus-Christ, il est présent, il règne en tant que roi. Les membres sont ses sujets, puis la manière dont ça se fonctionne, c'est selon ce que lui a dit, puis tout le monde observe ça. Et s'il parle de l'individu, il parle de la grâce de Dieu dans le cœur de ses enfants. Parce que si c'est ses enfants... C'est la parole de Dieu qui gouverne leur vie. Puis ça va être une vie qui marche selon la droiture et la justice de Dieu, puis ça va en jusqu'à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Christ règne en eux, puis il règne sur eux. Alors, peu importe lequel des trois, ou peut-être que c'est les trois en même temps. L'Évangile, le, le, le, le royaume grandit. Et si on regarde l'Évangile, ça a commencé par quand Jésus est arrivé, Jean le Baptiste, ensuite Jésus qui arrive humblement, ensuite quelques disciples les apôtres. quand Christ euh, est crucifié est ressuscité sont 120 dans la chambre haute après ça 3000 et c'est parti euh, si on parle de l'Église il n'était pas nombreux euh, non plus euh, mais après euh, après euh, l'Église de Jérusalem il y a eu la dispersion dans Acte 8 maintenant il y a plusieurs églises si on parle de, dans la vie de quelqu'un Ça commence toujours par un changement. J'ai reçu Christ, ma vie change. Mais je ne suis pas capable de l'expliquer vraiment, mais il y a des affaires que je faisais que je ne plus. Il y a des affaires que je riais que je ne ris plus. Il y a des affaires que, que je m'accrochais, je ne m'accroche plus. Est-ce que je suis capable de l'expliquer aux autres? Non. Mais éventuellement, si je répète euh, la parabole du sommet, ben, je vais m'instruire dans la parole de Dieu, je vais m'approcher de mon Seigneur, il va m'enseigner des choses, et tranquillement, je deviens de plus en plus mature Jésus-Christ. Et si chacun de nous, on devient de plus en, mature, de plus, en plus mature en Jésus-Christ, ben, les églises se multiplient, mais non seulement se multiplient, mais sont plus matures. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que l'Évangile se répand. Ça se tient tout ensemble. Alors, quand le grain de moutarde est semé dans la bonne terre, il n'y a rien qui peut l'arrêter de grandir. Il n'y a rien qui va arrêter l'évangile de Christ. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va empêcher euh, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu de grandir. Christ a dit, je bâtirai mon église. Et c'est ce qu'il fait. Euh, il y a beaucoup d'églises qui ont disparu, mais il y en a encore qui poussent aujourd'hui. Il y en a encore qui naissent. Euh, il y a des églises qui étaient fragilisées, qui renaissent sur les cendres de où elles étaient. Et, euh, il y a eu des hommes qui sont venus ici au Québec, euh, on va dire 60 ans, qui ont, sont venus comme pionniers. Il y avait déjà des églises, mais dans notre association, il y a eu de nouveaux mondes. Euh, ces hommes-là sont arrivés ici, ils ont annoncé l'évangile, ils ont implanté des églises, les églises se sont multipliées. Aujourd'hui, ces hommes-là sont soit décédés ou le temps approche, euh, mais il y en a d'autres qui ont grandi, qui ont maturé puis qui prennent la relève. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est nous. Qu'est-ce qu'on va faire C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Alors, si on est le royaume de Dieu, si l'évangile, c'est important pour nous, si chacun de nous ici, on cherche le Seigneur et que l'Église est la maison de Dieu, l'Église est en nous et la maison de Dieu, ce qu'on doit chercher à faire, c'est se rassembler pour étudier ensemble la parole de Dieu, partager sur euh, ce qu'on apprend dans la parole de Dieu, partager sur nos expériences, vivre ensemble, apprendre à, à prendre soin les uns des autres, être un royaume qui est, régné, qui, qui est dirigé par un roi, qui, qui, qui est évident qu'il est le roi. Il est évident comment? Parce que les gens qui sont dans ce royaume-là se comportent comme le roi leur demande. Puis ça, c'est différent de ce qui se passe autour de nous. Et plus ça avance dans le temps, plus ça va être différent. Mais il y a une promesse. C'est que l'Évangile va remplir toute la terre, que l'Église de Jésus-Christ va régner sur toute la terre, puis que les saints vont régner avec Christ pour l'éternité. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe que l'ennemi, qu'on a vu dans l'Apocalypse, j'ai si c'est 13 ou 12 ou 14, là, que l'ennemi va vaincre les saints, c'est temporaire. Sa victoire est éphémère. Ce qui va se passer après, Ça va être la révélation de la, du vrai royaume et de la victoire de Christ qui est, qui est, qui est déjà là depuis, depuis longtemps. Ça va? Donc, c'est une série de paraboles qui se tiennent ensemble, qui concernent le royaume de Dieu, de, de la semence, c'est-à-dire quand Christ arrive avec la parole, jusqu'à la récolte qui est à venir. Nous sommes le royaume de Dieu et les disciples, de Christ dans son royaume. Et toute l'Église est aussi à la même place. On est le témoignage du royaume. Alors, on a vu ça dans 1 Corinthien, on a vu ça dans l'Hébreu, on regarde ça dans l'Apocalypse. On est le témoignage. Notre témoignage, là, Israël, quand il marchait avec Dieu, les peuples voisins ils gardaient leur distance. Quand Israël ne marchait pas avec Dieu, les peuples voisins ils disaient, « Oh, Dieu n'est plus là, let's go, on y va. » C'était quand même un témoignage de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, qu'on marche droit ou qu'on marche croche, c'est plat, hein? Mais on est un témoignage, mais pas nécessairement le bon. Alors, si on veut être le bon témoignage du royaume de Dieu, on a à apprendre les règles du Seigneur, puis marcher comme qu'il dit, puis, puis on a besoin de, de se frotter les uns avec les autres. Donc, si je résume, il faut étudier attentivement la parole de l'Évangile, l'étudier. On l'a, là. Il y a juste à la lire, l'étudier, la garder précieusement dans nos cœurs chercher les choses de Dieu pour nos vies et pas celles du monde. Et plus ça va, là. Dans tout, tout, tout, là. Télévision, Internet, oui, internet les nouveaux téléphones, c'est incroyable, là. Les jeunes ont ça dans les mains, aux primaires, puis les nouveaux téléphones, tu as tous les jeux, tu as accès à tout sur ton téléphone, tu promènes avec ça, là. Il n'y a plus de surveillance. Même, euh, je ne pas là, là, mais elle me disait que euh, la technologie est là. Ils savent que les, les, euh, les adultes d'un certain âge n'entendent plus certaines fréquences. Fait que quand ils veulent se parler entre eux, puis se donner des signaux, il y a un, le système émet un petit signal, Et les autres, ils l'entendent. Non, mais me dis, elle est là, là. Et les autres, ils l'entendent, les jeunes, mais le prof n'entend pas. Sauf qu'ils ont oublié qu'elle est jeune encore. <rire> fait qu'elle l'entend, ça la dérange. Mais c'est juste pour dire, c'est ça la technologie, qu'est-ce que ça fait, là? Ça permet de passer à côté de tout, tout, tout. Je peux vivre en secret, vivre une vie dans le secret, avoir accès à tout. Je vous dis, la, la génération la de téléphone qu'on a, la prochaine version qui s'en vient, il n'y a pas de limite à ça. Tout va se faire sur votre téléphone. C'est à vous demander si vous pas besoin d'un ordinateur. La prochaine génération. Pas les dix prochaines générations, la prochaine génération. Chercher les choses de Dieu pour nos vies, non celles du monde. S'investir dans le royaume de Christ, cest à dire dans son corps, dans l'Église de Jésus-Christ, afin de porter du fruit de façon croissante. Pas juste une fois de temps en temps de façon croissante, que ta croissance spirituelle soit visante aux yeux de tous, Puis ça va paraître dans la maison de Dieu, qui persévérerait malgré les persécutions, malgré les sources de découragement, les tribulations de ce siècle. C'est ça que ces paraboles-là, en gros, nous disent sur le royaume de Dieu. Oui.